B. Distinguer E O et E. Un, huit heures. Deux, on sort. Trois, nous sommes deux. Quatre, et ta sœur. Cinq, elle peut. Six, non, elle dort.